« Ça me réchauffe » disait-il quelquefois, en laissant paraître sur sa figure une expression de béatitude. Lorsque le curé de la paroisse vint l'administrer, ses yeux, morts en apparence depuis quelques heures, se ranimèrent à la vue de la croix, des chandeliers, du bénitier d'argent qu'il regarda fixement, et sa loupe remua pour la dernière fois. Lorsque le prêtre lui approcha des lèvres le crucifix en vermeil pour lui faire baiser le Christ, Il fit un épouvantable geste pour le saisir, et ce dernier effort lui coûta la vie. Il appela Eugénie qu'il ne voyait pas, quoiqu'elle fût agenouillée devant lui, et qu'elle baigna de ses larmes une main déjà froide. « Mon père, bénissez-moi » demanda-t-elle. « Eh bien, soin de tout Tu me rendras compte de ça là-bas » dit-il en prouvant par cette dernière parole que le christianisme doit être la religion des avares. Eugénie Grandet se trouva donc seule au monde dans cette maison, n'ayant que Nanon à qui elle put jeter un regard avec la certitude d'être entendue et comprise. Nanon, le seul être qui l'aima pour elle et avec qui elle put causer de ses chagrins. La grande Nanon était une providence pour Eugénie. Aussi ne fut-elle plus une servante, mais une humble amie. Après la mort de son père, Eugénie apprit par maître Cruchot qu'elle possédait trois cent mille livres de rente en biens fonds dans l'arrondissement de Saumur, six millions placés en trois à soixante francs, et il valait alors 77 francs, plus deux millions en or et cent mille francs en écus, sans compter les arrérages à recevoir. L'estimation totale de ces biens allait à dix sept millions. Où donc est mon cousin? se dit elle. Le jour où Maître Cruchot remit à sa cliente l'état de la succession, devenue claire et liquide, Eugénie resta seule avec Nanon, assise l'une et l'autre de chaque côté de la cheminée de cette salle si vide où tout était souvenir, depuis la chaise à patins sur laquelle s'asseyait sa mère jusqu'au verre dans lequel avait bu son cousin. « Nanon, nous sommes seules ?»« Ah oui, mademoiselle. Et si je savais où il est ce mignon ?» « J'irai de mon pied le chercher. »« Il y a la mer entre nous, » dit-elle. Pendant que la pauvre héritière pleurait ainsi en compagnie de sa vieille servante dans cette froide et obscure maison qui, pour elle, composait tout l'univers, il n'était question de Nantes à Orléans que des dix-sept millions de Mademoiselle Grandet. Un de ses premiers actes fut de donner douze cents francs de rente viagère à Nanon, qui, possédant déjà six cents autres francs, devint un riche parti. En moins d'un mois, elle passa de l'état de fille à celui de femme sous la protection d'Antoine Cornoyer, qui fut nommée garde générale des terres et propriétés de Mademoiselle Grandet. Madame Cornoyer eut sur ses contemporaines un immense avantage. Quoiqu'elle eût cinquante-neuf ans, elle ne paraissait pas en avoir plus de quarante. Ses gros traits avaient résisté aux attaques du temps. Grâce au régime de sa vie monastique, elle narquait la vieillesse par un teint coloré par une santé de fer. Peut-être n'avait-elle jamais été aussi bien qu'elle le fut au jour de son mariage. Elle eut les bénéfices de sa laideur et apparut, grosse, grasse, forte, ayant sur sa figure indestructible un air de bonheur qui fit envier par quelques personnes le sort de cornoyer. « Elle est bon teint, disait le drapier. « Elle est capable de faire des enfants, » dit le marchand de sel. « Elle s'est conservée comme dans de la saumure, euh, sous votre respect. »« Elle est riche, et le gars cornoyé fait un bon coup, disait un autre voisin. » En sortant du vieux logis, Nanon, qui était aimée de tout le voisinage, ne reçut que des compliments en descendant la rue Tortueuse pour se rendre à la paroisse. Pour présent de noces, Eugénie lui donna trois douzaines de couverts. Cornoyer, surpris d'une telle magnificence, parlait de sa maîtresse les larmes aux yeux. Il se serait fait hacher pour elle. Devenue la femme de confiance de génie, Mme Cornoyer eut désormais un bonheur égal pour elle à celui de posséder un mari. Elle avait enfin une dépense à ouvrir, à fermer, des provisions à donner le matin, comme faisait son défunt maître. Puis elle eut à régir de domestiques, une cuisinière et une femme de chambre chargée de raccommoder le linge de la maison, de faire les robes de mademoiselle. Cornoyer cumula les fonctions de garde et de régisseur. Il est inutile de dire que la cuisinière et la femme de chambre choisie par Nanon étaient de véritables perles. Mademoiselle Grandet eut ainsi quatre serviteurs, dont le dévouement était sans bornes. Les fermiers ne s'aperçurent donc pas de la mort du bonhomme tant il avait sévèrement établi les usages et coutumes de son administration qui fut soigneusement continué par Monsieur et Madame Cornoyer.